Je suis tanné d'aimourer de maman dingue dorée Quand elle s'en va de la caisse J'ai le cœur abîmé Et d'amourer je suis de maman dingue jolie Quand elle s'en va de la caisse Je languis dans mon lit Hey hey hey Belle créature mon ami va rendu loco Belle le en sorce li ma fait bilongo le masque le gri gris, gris Qu'elle se met aïe, pour me faire la cou les poudres qu'elle brûlent sous mon nez a pour me faire la i love masque elle est gris gri Créature mon ami ma rendu logo Belle créature en sorcelie ma febilongo comme oh, bon. Kikiribu que maman mama ndenga ansoksole ke ma j'en suis ndenga prends-en ma dit ma complice ce qu'elle veut papa c'est du feu l'artiste hop oh amita que la vida contigo será bella